Bon, ben bah maintenant, bah, on continue notre tour d'horizon, donc JP va nous parler de son chien. Ouais, ouais. <rire> ça, c'est de la pire de et moi j'ai mon trop Ouais Il fout le bordel et en fait, il assouvit plus ou moins tout le monde et il commence un peu à viscérer tout le monde. Non, Il assouvit pas. Hein. Il assouvit pas, il, il, pas assoumet, asservi, il soumet. C'est asservir. Asservir ou il soumet les gens, mais pas assouvir. Assou asservi. Assouvir, ses assou <rire> c'est tendance sexuelle, ça dommage aussi, <rire> je peux bien, mais... Voilà. Putain, et c'est un podcast euh, sponsorisé ouais, ouais, ouais, ouais. par Bernard Pivot et le petit pire. Ça. Pour les gens qui, comme moi, aiment bien avoir euh, du papier dans les mains, pouvoir lire, regarder des images, etc., euh, c'est sympa. Bah, quand tu es aux toilettes, c'est toujours bien d'avoir du papier. J'ai cru qu'elle allait <rire> dire que, ce, que ceux qui sont comme moi ont du papier aux toilettes. vous êtes cous Et finalement, leur dieu qui vénérait tant, au, au final, c'était pas le dieu qu'ils espéraient, et la sous <rire> T'as un problème, t'as un sacré problème, mon pote. <rire> C'est un petit tour de France de <rire> Il veut absolument souffrir, Ludo. J y le Google de Windows. Euh, voilà. <rire> Alors ensuite, on va faire un petit tour sur nos forums. Ouais, en fait, je suis trop con, parce que j'ai mis un blanc pour couper le micro, et pour faire un <rire> clic, pour pas que ça s'entende, mais du coup, il y a le blanc. <rire> <rire> Ben, ils ont commencé à les chasser, donc ils ont détruit en fait avec de la puissante magie. Donc, euh, Alors, on sait pas ce qu'elle magie, euh, on s'en fout, donc je vais leur en faire. Je <rire> savais pas que Mario c'était un MMO, mais. <rire> ah, voilà. peut-être qu'ils sortiront un jour le MMO euh, Super Mario, on sera tous des petits plombiers, il faudra réparer les tuyaux, <rire> tuer des fleurs. Avec la chanson <rire> de Patrick Sébastien, on des tuyaux, on va sortir à la grande échelle. <rire> oh là là! <rire> Ça, ça va être du jeu, ouais. Ça sent, le grand, ça sent le grand cabaret du monde qu'on y qu qu regarde le samedi soir, tu vois. Et les soigneurs se rendent des tatatouilles. Pas des tatatouilles, des tatayés. <rire> Oh non, mais le tigre il est vraiment vraiment beau. C'était quoi ce petit bruit là C'est la. Moi c'est la. Quelqu'un a une caisse. Non, c'est la chaise. Ouais, ouais, Merci. Ouais, c'est la chaise. Les trolls arrivèrent à invoquer donc. Comment ça va lire à 4 À Putain. Tu veux que je la file Tu veux que je le fasse la fin Non, c'est bon, c'est bon, j'y arrive. Donc c'est bien pour s'occuper aux toilettes. Non, c'est un C'est une l'ur aux toilettes ça comme je si tu conseillais aux gens veux... d'écouter Wutaku aux toilettes, quoi. Voilà, c'est ça. Mais écoute, ça peut leur simuler le transit intestinal. <rire> <rire> pourquoi pas oh. <rire> Mandokir, je sais pas pourquoi ça fait penser à Tectonique. Je cherchais pas le rapport, mais. Ah oui, non, ouais. Mandothèque, mais... voilà, mondo ouais, voilà, Mandokir, ça fait penser <rire> à ça. T'aurais pas <rire> bon, dû voilà. le dire, à mon avis. T'aurais pas dû le dire maintenant, c'est que t'es un vieux Asbing qui fait de la tectonique. Ah non, tout ça. Voilà. <rire> Et Marley, elle aimait bien là au cinéma, Gaumont et euh, après pour les news un peu moins importantes un peu plus générales on les gardera pour le podcast mensuel j'ai ah. adoré le mensuel mensuel comme le journal du de tous les premiers <rire> du... oh ouais donc en gros c'était un peu l'ami de mon ennemi non l'ennemi de mon ennemi est aussi mon ami enfin bref connais est un -gomme et mille. et euh... <rire> oh putain je, je crois pas que j'ai réussi à tenir le, le reste du temps, c'est pas possible. On peut pas char... personne d'une fois. Bah je suis célibataire, euh, bah, actuellement je suis en recherche de, de travail. <rire> voilà. J'ai une campagne. <rire> voilà. Enfin si madame, si t'es trop charmante, tu m'envoies un petit message. La RATR, non <rire> Régis de transport des trolls. Bref <rire> C'est un alors, pas rien ouais. C'est pas les Walls Bon, on va continuer. Donc il s'agit de Riven. Bonjour Riven. Salut. Oh, tu peux pas faire... Ah, plus tu plus veux que je fasse un bon, peu bon, Un petit peu plus développé Ils avaient dit que donc, dans les premiers temps, c'était en décembre, euh, que 50%... Euh... Oh là là, maintenant c'est rocking chair derrière. Ouais, je vais le refaire sans la chaise. Mmh. Sans la chaise, <rire> je vais me mettre debout. <rire> je vais me faire debout. Donc Voilà, fin de mes notes. Alors ensuite, je reprends là. <rire> oh putain. À partir d'ici, Christelle. À partir d'ici, c'est sans filer, je vais me planter. Ouais. Donc, euh, les prêtres qui essayèrent de... <rire> les prêtres qui d'invoquer euh, leur dieu n'arrivera pas. Il y a <rire> Sans la force de notes. <rire> <rire> ouais, ça sent pas. <rire> D'un coup, c'est bon, c'est dur. Hein. Qui nous a posté un beau poste. Qui nous a posté <rire> ouais, un, beau un beau poste, <rire> C'est pour ça que je suis le <rire> temps d'arrêt.